Estamos de regreso y gracias por seguir con nosotros en El Tren de la Música, programa de cada domingo sobre el 820 de la M, la UDO, la mejor estación de todo el norte de Sinaloa. Continuamos con una preciosa melodía que yo pediré a Edith Piaf de cantar para nosotros y, claro, para los chicos de la Alianza Francesa: Gustave, Ceci, Heidi y n e l s i Que el curso pasado fue sobre la letra de la canción, que se titula Mon Dieu. Ah oui, Mireille est encore avec nous sur le plateau. Et cette fois, elle va nous chanter une magnifique mélodie que tout le monde connaît et qui est très populaire et qui s'appelle Mon Credo. Partir de ce j o u た oui je crois à tous les け o の s d'amour que tu は、私 v ち n t を見つけたのは、私たちの夢を見つけたのは、私たちの夢を見つけたのは、私たちの夢を見つけたのは、私たちの夢を見つけたの 私の夢は私の夢を見つけた。Si 私たちはあなたの思い出い出はた C'est vrai que ma vie tient au fil de nos joies. Oui, je crois que mes jours n'attendent qu'un mot d'amour de toi. Je crois que tout l'amour du monde est là quand tu es là. Je crois à chaque vérité. Que tu crois? Dis-moi, je ne sais pas pour toi, mais moi je crois. Je crois à la nature, je crois à la mer, je crois aux arbres, je crois à tout ce qui est vivant autour de moi et que je peux toucher, palper, voir, sentir et mouvoir. Je suis un peu matérialiste, hein? Au mystique, je suis quand même un peu perplexe. Je dois voir pour croire. Et toi, es-tu ainsi? Tienes que verre par la créer, non? En fin, est-ce autre、ah. royaume, non? Je vois et je crois, mais maintenant, je n'ai rien oublié, et nous le dit Enrico Mathias dans sa chanson qui s'intitule Non, je n'ai rien oublié. Blanche écrasée de soleil, où un jour je suis né. Les rues empantent le pont sur le rumel, les jardins d'orangers. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, non. Mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé. La rue qui chante l'été venu n'oublie pas l'hiver brutal et les blessures que l'on ne voit plus lui font encore bien mal. Tant d'espérance tout à coup balayée par un vent de fou.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 Le droit de sacrifier le présent au passé. Quand un orage assombrit le ciel, il faut que tombe la pluie avant de retrouver au soleil l'envie d'aimer la vie. Tous ces liens qui ont tressé la chaîne qui tenait le bateau, tous ces liens qui ont craqué en laissant sur le quai.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 なぜ En el fondo, en el fondo de tu corazón, para meterme bien cariñosamente porque yo te quiero. Fais-moi un Fais une place. Fais-moi u n p l a c au fond ta b u e Y si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout p á l tout m u e t フォンドトンコーン、ポッケチュタンバス、ロスクトゥプレー、Je, je deviendrai tout fou, tout clown, g n t p o r que tu souris, J'veux que t e s jamais mal, t'aies jamais froid. ジャメテ ジューダークトゥー。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 Femmes, je vous aime. Oui, j'aime toutes les femmes, car elles ont été créées par la nature pour être aimées, caressées, plaires, satisfaire à tout point de vue. Femmes, vous êtes belles, vous êtes admirables, vous êtes charmantes. Et pour vous le prouver, nous écouterons quelqu'un d'autre qui partage mon opinion qui nous chantera Femmes, je vous aime. Je vous aime. Quelquefois, si douce, quand la vie me touche, comme nous t o u s a l o r s si Douce, Quelquefois, si dure, Que Chaque blessure longtemps. me dure. Regard, qui frôle, quelquefois si seul, parfois elle s veut. l e n Oui, mais si seul. Oui, mais si seul. All i you Pasamos del amor a romance. Y, haremos, y lo haremos con una mujer muy romántica. ¿Quién es? Sí, es Nana m u s c o r i quien está con nosotros esta tarde en el tren para ofrecernos una preciosa canción de su repertorio, que se llama Romance. 誠に。 ちょっと。<音楽> C'est un beau roman, c'est une belle histoire. <rire> je laisse le soin de chanter cette chanson à quelqu'un d'autre. C'est une romance d'aujourd'hui, nous dit Michel Fuguin. On apprécie sa chanson. Mais, q u a n me vois, je suis détruit tout. Meilleur que. Et tu as rien d o mal. Et m e i l e u r que nous é c o u t o n s a Michel Fuguin, q a n t as le nom. <rire> ok, écoute-moi ça, Michel f u g u i n Cantal. C'est un beau roman, une belle histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui.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 Un cadeau de la Providence, alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un branchant de b l é se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait.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 C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le, le midi, le m i l s se sont quittés au b o y s Des vacances, c'était qu'il e j o u r de chance. Ils reprirent alors, chacun leur chemin.、Ils、saluèrent le la providence,、le、en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue. Well、leva le terminé。Estamos al final del programa de hoy. Fue un gran placer estar con todos ustedes esta tarde, una tarde muy hermosa de domingo, presentando nuestro regalo milical, el tren de la música. Esperamos que haya sido agradable para ustedes. Gracias por sintonizar la gran UDO, la estación que hace milagro en la cultura del norte de Sinaloa, la 820, claro está. Yo soy Alba Marina Robles con Daniel Fouché. Y diremos una vez más muchísimas gracias y hasta la semana próxima por la misma frecuencia, 820 de la M, a las 4 de la tarde. Bonsoir a todos, yo soy Daniel Fouché y conmigo Alba Marina Robles, la co-conductora del programa del tren de la música, que vous dice bonsoir e y. Bon après-midi. Ah,、oh, sí,、oui, tú crees. なんだ